Pas peur, va, je ne me tuerai pas pour si peu, va. Moi, n'aie pas peur, moi aussi je saurai bien t'oublier, va. Toi, c'est ainsi qu'on ne peut jamais revivre un amour mort, bien mort. Jette en lui un dernier bouquet de roses pour la Dieu. Ah, dans ton regard, ce n'est plus moi que je vois. Ce n'est plus moi que tu retiens dans tes bras. Par en zo een C'est fini, et ni toi ni moi jamais ni pour rien, plus rien, c'est fini, et mourra aussi la rose demain matin. Dans les mots que je voudrais te crier, mais je ne sais que dire adieu, et sois heureux, n'aie pas peur, va, je ne me tuerai pas pour si peu va. Moi, N'aie pas peur sans crainte avec une autre et sois heureux et sois heureux